Monaco 28 degrés à l'ombre C'est fou C'est trop On est tout seul au monde Tout est bleu Tout est beau Tu fermes un peu les yeux Le soleil est si haut Je caresse tes jambes mina händer bränner ditt les biens. Monaco. 28 degrés à l'ombre. Un mot, j'éteins ma cigarette, il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà. Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.